Certainement, répliqua le vieux vigneron. Mon frère se nommait Grandet tout comme moi. C'est sûr et certain. Je, je, je ne dis pas non. Et cette liquidation pourrait dans tous les cas être sous, sous tous les rapports très avantageux aux intérêts de, de mon ne ne neveu que j'aime. Mais faut voir. Je ne connais pas les malins de Paris. Je suis à Saumur, moi, voyez-vous. Mes provins, mes fossés, enfin, mes, mes affaires, je, je n'ai jamais fait de billet. Qu'est-ce qu'un billet J'en ai beaucoup reçu. J je n'en ai jamais si signé. C ça se touche. Ça s'escompte.